Potiez-vous le narrer surionak? Surionak, premier travaille Aujourd'hui, on a bien compris qu'il faut prendre la mesure de l'état où se trouve la ville andai. Nous serons très vigilants sur les engagements pris parce que nous connaissons très bien les comptes de la mairie. Mais nous sont, nous n'avons pas connaissance de tout ce qui a pu être lancé comme projet non financé. Donc nous allons faire une audit, je dirais rapide, de l'encours d'une audit financière mais surtout administrative de la situation euh, telle qu'elle est aujourd'hui et que nous allons découvrir. Euh, Au-delà de ça, euh, nous sommes bien sûr euh, à l'écoute de tous les andayes et de tous les andayées, y compris de ceux qui n'ont pas ceux qui ne nous ont pas accordé leur confiance aujourd'hui. C'est vraiment euh, andaille autrement, mais c'était andaille andaille pour tous, tel que nous l'avons imaginé et nous saurons être en tout cas au rendez-vous de l'écoute de tous les andayés. La coalition vous a aidé Eh bien aujourd'hui, il faut analyser les chiffres. Moi, je dis simplement que on a pu constater, si là, des votes blancs de colère à gauche, sûrement, des votes blancs de colère à Versalé, sûrement, des votes blancs de colère de la liste Baïtia, sûrement. Et voilà, une élection, c'est des gens qui s'expriment sur l'humeur du jour, pratiquement, et nous en tirons les conséquences et les résultats sont là. Et moi, je suis très heureux du score obtenu aujourd'hui, 6 ans après, euh, je dirais, notre défaite. Donc il ne s'agit pas de revanche, il s'agit simplement d'un retour à la case de départ peut-être et d'une confiance euh, que j'avais perdu au niveau municipal mais que j'avais gagné et largement gagné au niveau du conseil général puisque la mairie, la ville m'avait accordé à l'époque 58%. Je crois que la ville d'Andaille a compris que j'ai su être présent, très présent au département et très très présent à la ville d'Andaille pendant ces 6 ans pour travailler, je dirais, de manière humble, de manière très présente et de, de manière très constructive, dans un rôle d'opposant. Et je crois que c'est aussi quelque chose qui a dû marquer l'électorat qui nous a accordé la confiance aujourd'hui.